L'honneur vient de me dire bonjour Et pour moi c'est le plus beau des jours Sous le ciel bleu de Napoli Je crois bien qu'il m'accompagnera Que jamais il ne me quittera Il sera mon meilleur ami Je n'en crois pas mes yeux, que le bonheur vient de me dire.